La colère est une mauvaise conseillère La victoire peut être éphémère Revenons à l'essentiel L'amour est un don du ciel Revenons à l'essentiel Un amour existentiel Nos orgueils aiguisés, c'est de la vanité. Il faut savoir raison garder. Fais preuve d'humilité. L'oiseau ne se fâche pas contre la branche. Le divin. Pardonne, saint aimé. Pardonne, c'est aimé. Oh, arrête ton cœur à l'interminable. Köszönöm